Autezkunde ez tabaidak euskal irratietan. Aztelen eta astezkenez gaueko zazpietan. Errepika biara munean atxaldeko lauretan. Martxoaren amarrean aztelenarekin urruñan izanen gara. Lau hautagaiak gurekin izanen dira. Filip Aramendi, Rono Lazal eta Odildoko gala. Erriko bozen hautagaiak euskal irratietan. Ongi etorriak entzule joan denaztean bezala udal lauteskundei begiran jarriko gara gaur ere. Endaiakoa iragantzen eta a, <coughs> urruñan e, izango gara gaurko honetan eta saioan e, murgildu haintzin iba ibilbondearen berri emanen dizuegu. Gurekin ditugu orain arteko auzapeza odi hildoko jal urruña elgarrekin zerrendaren izenean Erritarrak taldetik Filip aramendi, eta baita joen hola zal, urruina zuekin, zerrendaren e, izenean, bera zongi etorria guztioi. Hemen da nirekin ere Jose Luis Aizpuru e, lankidea, Gabon, bonzoak. Bai, Gabon, Gabon. Eta bada laugarren bat urruinan, laugarren zerrenda bat, Daniel Puluren aintzuzen ere, baina bueno, gomita aluzatuaren, ez ba, eztu mai inguruan e, parte hartu nahi izan, izetza errandigu. Esperaxe, guk gure hiru urruñar zerrendaki hauekin, ba aurrera jarraituko dugu eta zerbaino lehenago, Maia muruagala lankidearen eh, ahotan bakoitzaren aurkezpena antzungo dugu. Autezkunde solas euskarigatietan. Odil doko jal. Berroita urteko emaztea eta azken lege gintzaldiko hauza peza. Ogoita zazpi bozkagatik sojik bereganatu zuen auzapezaren pezaren aurkia, Eta noski, bukatzen ari den zikloaren bilan baikorra egiten du. UNP alderdiaren sustengoa du eta urtubiko gazteluaren eramaia da besteak beste. Eta martxoko bozetan gertatuko denaren zain politikan murgildu zuen pertsonarekin lehiatuko da pare, Daniel Pulurekin nain zuzen. Jono lazal, ezkerreko beste aukera eskentzen du lazalen zerrendak. Berroita urte ditu eta alderdi sozialistako kidea da, eta bigarren aldiz da zerrendaren ezkertiarraren eramaia. Eta oposizioan pasadu azken legegin zaldia. Aski ikasi omendu etorkizunean hauza bezizateko bakarrik edota zergatik ez abertzaleekin. Ikustekoa izanen da zer gertatuko den, eta dena arakatzen saiatuko gara gaurko solasaldian. Daniel Pulu, iruroita urteko gizona eta goita bosturtez urruñako hau zapez izana. Hora ere bere herriaren zerbitzura lan egiteko indartxu, berez eskuindarra bada ere aldionetarako ez du UNP aldardiaren sustengurik. Errangenezake aurtengo sorpresa izan dela, ez baitzen bere autagaitzarik espero, baina dioenez ez dago egungo udalgintzarekin ados. Urruñako alkate izateaz gain, kontseilari nagusi izan da hiru aldiz, besteak beste. Filip Aramendi, berroitas sei urteko gizona eta ikasketaz abokatua. Laugarrena izan zen herritarrek taldea azken hauteskundetan kasik ehuneko hogeiko babesarekin. Oposizioan lana anitz egin daitekela konbenziturik oringonetan irabazle izateko presda Aramendi honek ere ez du bat egiten orainarteko herriko etxeko ereduarekin eta aldaketarako gakoa izan alhal direla konbenzituta dago. Hautezkunde zuaz Euskaari hattietan. Bi esker Er mailia eta urruñarauuta gehiak ezagutzen ari garenez, ez, ongilitzateke urruña herria ere ezagutzea. Urruina, lapurdiko kostaldeko herria dugu. Lapurdi itxasegien kokaturikoa. Askorentzat, hendaiatik donibanera, edo donibanelo itzunetik endaiara bidean ikusen dugun herria badaere, 5.000 irurogei hektare abiltzen ditu. Ziburu, hendaia azkaine biriatu edo berarekin muga eginez, Baosu dela, sokoa dela, kesiloa edo mendisoko eta nozki hiri erdigunean antzigabe nortasun ahundiko zazpi auzo barneratzen ditu. Azken hamarkadetan demografikoki garapena handia izan duelarik herriunak. Inseren azken datuen arabera 9000 biztanle inguru bizi dira gaurregun. 2006ko datuekin konparatuz Milla 300 bizilagun gehiago etorri direlarik bizitzera. Orohar herri erakargarria bilakatu da eta laborantza izaera mantentzen duen herria badu ere, Kokapenagatik oso preziatua da lurraren spekulazioarentzat. Arabera urruña herriaren aurkezpena eta eztabaidan e, murgilduko gara herri politika geintzan Azken hilabete hauetan e, urruñan zeresana eman duen engai bat hartuko dugu. E, abia puntutza tirierdiko lanak hain zen ere. Obra hauek bost milio euroko kostua izan dute eta ogarrak entzun dira Han eta hemen. Hadoz dade batzuk eta aurka beste batzuk. Hildeko beraz lehen galdera zuretzat lan hauek zer piztu dute olako zala parta, olako estabai da? Je ne sais pas pourquoi ils ont développé une, une telle polémique. C'est peut-être parce que les gens n'aiment pas toujours le, le changement, mais je crois qu'ils étaient, étaient très utiles. Euh, on l'a dit plusieurs fois, et je le, le répète, il fallait faire des travaux parce que tous les réseaux étaient à refaire quand on parle de réseau c'est tout ce qui est souterrain que les gens ne voient pas bien sûr euh, c'est tout ce qui est réseau collectif euh, l'eau potable euh, l'assainissement la fibre optique euh, tout ce qui est euh, électricité et téléphone il fallait les refaire toute cette partie est prise en charge par l'agglomération sud pays basse qui représente déjà plus d'un million d'euros euh, j'entends dire 5 millions d'euros euh, pour le moment on n est pas du tout là puisque ça se fait en trois phases on a déjà commencé cette année les deux premières phases la troisième phase sera faite euh, l'année prochaine euh, nous avons aussi des aides de l'état, nous avons des aides du conseil général et des aides euh, du conseil régional Donc, euh, au bout du compte, je pense que pour les Uruniards, il y en a il y en a pour 2,4 millions, 2,5 millions euh, d'euros sur euh, sur trois années, ce qui fait l'équivalent de 800 000, peut-être entre 800 000 et 900 000 euros euh, par an, euh, ce qui n'est pas du tout prohibitif par rapport à tous les investissements qu'on peut avoir euh, sur la ville. Mmh. Voilà, je dis aussi qu'il y avait un problème d'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite. Il faut se mettre aux normes, même si j'ai entendu que depuis, on avait repoussé euh, la date, Zat, limit, ma, enfin, eh, c'est bien pour les personnes ambobilité réduite eh, d'avoir des trottoirs, et donc il faut faire des trottoirs d'un mètre okay. eh, quarante. gobernuari oposiziotik, Filip Aramendi, herritarrekin ez mintzatu izana leporatu duzu einbatetan? Aldiz, herrien eh, antolatu dira einbat eh, bilkura kartieraz bernetan, bera, si egon da lako naikeri bat elergiteko, ezo eh, solako... Bai, baina uste dut uh, konzertazio hitz hori Franco Berant, guk eh? egiten ginuen beti, olako proiektua ondi bat entzat, astapen astepenetik uh, erritarrak bertzirela kontsultatu. Jakiteko ia yeah, zer xuxen, itxoiten zuten, olako proiektu batean. Hori ez da egina izan. Konzertazioa hasi da, memento batean, horko uh, saltegieko ardura dunekin, Oartu direlarik, uh, eien adosmena ere beharko zela proiektu hori uh, aintzinatere maiteko eta bereziki uh, diru laguntza batzuk uh, lortzeko eta ukaiteko. Orduan da, egiazki eh, hasi, konzertazio gisabat, baina nik uh, erraiten eh, dutana. Eh, da uh, jananik astapenetik uh, proiektu horren uh, pondu nagusiak, eh, janeko definituak ziren, Hortolosako e, Ikerketa Estudio Batek e, ginerzuen proiektua, eta gero naiz eta aldaketa aldaketatipi batzuk e, kariak izan diren, uste dut hori Estela Egiazko konzertazioa. Aduz irateko gauan, Andere Non, non, je ne suis pas d'accord parce que au contraire nous avons commencé les, les concertations avec les commerçants dès 2009 nous sommes en deux, nous avons commencé donc les travaux en 2013, ce qui fait 4 euh, ans, ans de concertation avec les, les commerçants et, et avec les riverains euh, nous avons euh, évidemment proposé une esquisse et c'est à partir de cette esquisse qu'on qu pouvait travailler, mais nous avions déjà travaillé les 2 années avant cette esquisse avec les commerçants pour euh, connaître les faiblesses du Et les commerçants se plaignaient effectivement en disant qu'il y avait de moins en moins de, de clients dans, dans, dans Urugne. Donc il était temps de venir en aide en réaménageant pour revitaliser le, le centre-bourg. Merci. Oye, Geno Lazal, e, aurkezten dena, alderdi sozera ez da orain arte opusizioan egon dena, nola zuk ere baduzu zerrerrana, eta zuek ere kritikatu duzue herriari ezaiola ainitz galdetu proiektu honen inguruan. Uste duzu, Geno Lazal, beste molde batez ikiten antzela proiektu hau, ez dio urruñari atz berri bat ekarriko proiektu honek? Ben écoutez euh, le projet a été fait effectivement euh, je pense a été mis en place un peu trop vite. Euh, J'entends parler des commerçants euh, bon ils ont été consultés un peu tardivement comme l'a dit euh, mon collègue Philippe Ramendi ça c'est certain. Euh, par contre il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans, on n'a pas du tout demandé aux usuriens ce qu'ils attendaient au centre-bourg. Et je pense que la grosse difficulté là actuellement euh, de revitalisation c'est d'abord demander aux habitants de urine qu'est-ce qu'ils attendent de trouver au centre-bourg, euh, au moins s'ils trouvent ce que eux désirent. Euh, zuki uh, deziri rankontre, beh, uh, ipurron omoen zideplaze, si horro omoen un, un atraktivitek izura zertena. Doko gala handere nioak, aurre kontua desglosatu egin du, erranez, diru bat eta beste nondik zen eta azkenean urruinako herriari zortziron mila euro edo kostatzen zaiola urtero. Ikus daiteke orduan duan, eh, alako herri batek ere asumilezakela kostori edo zuen zatala ere sobera da? Bai, nik kostoari begira erringo nuke, bon, Oro, oro korrean 5 milioi da, eh? zenta hauza eh, pezak erreiten aldu bizten da hainiz eh, diru laguntza eh, ukanen direla, bai, baina diru laguntza horiek zer dira diru publikoak. Diru publikoa zer da jenden inpozetatik etortzen den dirua. Ordoan, berbada, eh, edo zuzenean edo ez zuzenean urginarrek pagatzen dute egen inpozetan, eh? diru publiko hori, diru laguntzak diru publikoa dira. Gero, eh, ostian ergana izan den bezala, Guk ez dugu sekulan ezan, etzela deus egin beha zentro erdian. Zentro erdian gauza batzuk egiteko, ostian duten bezala, emisi beharko ziren egitarrak e, e, galdezkatu, baina baziren ere gauza batzuk behar, behar zirenak, helbarritu e, eri begira, gauzak konpontzeko, baita ere uren kanalizazio eta horiek aldatzeko, hoiek denak bert zirenekin, baina guk erreiten duguna, uste dugu, kostotipioa go batekin olako gauzak egiten alko zirela. O da, 5 milioi euro kostatzen du horrek eta 5 milio horiek dira, diru, laguntza, publikoak, naiz eta erri elkargotik ere heldu diren. Bufetako, madameko horren? Eh. Ouais, je, je crois que je crois qu'on oublie un petit peu aussi euh, on n'a pas beaucoup la, la notion de l'argent malheureusement euh, tout est très cher euh, rien que la, la rue euh, euh, notre dame de Socoury que connaît que connaît monsieur araendi euh, on nous demande de la refaire on, on a fait une estimation c'est entre 600 et 800 mille euros rien que petit, une petite rue à un petit bout de, de route à refaire donc c'est extrêmement cher la maison de retraite qui est en train d'être construite à Socoa, euh, c'est plus de 7 millions d'euros donc c'est vrai que les coûts maintenant dans les dans les dans le bâtiment et dans tout ce qui est euh, travaux publics est très important et que effectivement quand on, on voit la, la somme globale on peut avoir peur mais encore une fois à partir du moment où elle est étalée dans le temps et que nous n'avons pas du tout emprunté pour faire ces travaux et que nous n'avons pas augmenté la fiscalité à Urune le ne, ne, ne s'apercevra pas euh, dans dans sa, dans sa feuille d'impôt des, des coûts de cette de, de ce réaménagement du bourg la salle gaitzekorik Quoi qu'il en soit, euh, la somme qui a été investie là, de toute manière, elle aurait pu... Effectivement, il fallait faire quelque chose au centre-bourg. Bon, ça aurait pu être étalé un, un peu plus euh, longuement dans le temps. Euh, en tout cas, la somme qui a été employée là aurait pu servir à beaucoup d'autres choses. Et nous, je pense qu'on l'aurait utilisé pour euh, sur d'autres sujets. quoi Je pense pas que la, la, la réfection du centre-bourg était une des priorités. Alors, si je peux me permettre de, de rappeler à M. Lassalle, euh, quand nous sommes arrivés en 2008, euh, nous avons voté pour euh, refaire les tribunes, les tribunes euh, du stade, 800 000, entre 800 000 et 900 000 euros. Et M. Lassalle nous avait dit... Vous travaillez que pour euh, ceux qui vont au stade. Euh, L'année d'après, on a refait les orgues du Rugne. Les orgues du Rugne, 700, 800 000 euros. Vous ne travaillez que pour les personnes qui vont à l'église. L'année d'après, on a refait l'école de l'aide, 800 000 euros. Là, enfin on avait un projet pour tous les uruniers parce que tous les uruniers où qu'ils habitent sont obligés euh, de venir à la mairie, venir euh, dans les écoles, venir euh, faire du sport. Donc tous les uruniers vont profiter de ce réaménagement. Mais c'est la sol mais c'est la mairie voilà. pour terminer. Voilà, mais vous avez tout, <rire> vous avez dit exactement une vérité. Quand vous avez investi dans les écoles, c'est un service public et l'argent public dans le service public, moi ça me convient très bien. Quand c'est investi dans une église, ça me convient un peu moins, ça il faut ça fait partie de mes convictions. Et, euh, et puis je pense que vous avez tout, tout très bien résumé et en même temps à l'époque la communauté d'agglomération enfin qui était pas encore communauté d'agglomération était communauté des communes donc elle n'avait pas la compétence du transport et si vous si vous vous souvenez bien à l'époque je vous avais dit que ce été plus judicieux d'investir ça dans des bus et dans des lignes de transport pour pouvoir desservir tous les quartiers du Rogne plutôt que de le mettre dans des tribunes ou dans leur Philippe Ba ibukatzeko gai horren inguruan entzuten dut uzapeze geiten Urniar guzienzat eginaden proiektua dela Hortako bertziren uruñar guziak neustez galdezkatu astapenetik. Eta gero, e, alere proiektu horren izena da, e, ber zentro horren, ber antolakuntza, baita ere, ber pistea edo ber dinamizatzea. Ez naiz batera segur gaur eginak izan diren lanekin, horko e, saltegiek e, hainbat e, irabazi e, aterako duten, eta ez dut uste ere, Berdinomizazio bat ekariko duen proiektu horrek baina berritze le dut o, geroak emanendu erakusterat baloruzki e, agasoin barin badugu hor hainiz diru publikoa chautu izango da Aipa desagun labur joztuki herritarren e, parte hartzea eh hainitz ez erranduze orain ere baina e, zuentzat zer da herritarrei e, galdetzea noiz galetu bar da zein momentutan aurrekontu handia denen chike eta ta herritarrorok badu hitza la salle écoutez euh, je pense que les, euh, les comités de quartier sont euh, sont en place c'est un, un bon outil pour pour demander l'opinion des euh, des habitants euh, je pense qu'avant chaque projet il faut il faut contacter les habitants par ce biais là leur dire qu'un projet va être enfin va être réalisé on a une idée de, de, de projet, leur expliquer ce qu'on a dans l'idée leur demander ce qu'ils attendent voir si ça leur convient et travailler avec eux tout simplement De eh ben, je suis contente d'entendre M. Lassalle euh, nous parler des conseils de quartier, puisque c'est nous qui les avons mis en place euh, en 2008. <rire> et que donc euh, effectivement nous travaillons beaucoup et si nous sommes à l'écoute euh, des usureniers c'est justement grâce à ces conseils de quartier dans lesquels je vais absolument systématiquement j'ai appris que vous étiez allé au premier en 2000 en 2009 euh, moi j'y vais absolument systématiquement donc je suis à l'écoute je fais descendre les informations de la mairie et je fais remonter euh, depuis les des usureniers des administrés euh, leurs différentes demandes Philippe mais ah. c'est la seule petit moment Je, vous faites bien de dire que je suis allé au premier parce que juste un petit rappel comme vous avez bien fait la dernière fois le premier comité de quartier ça je vous l'ai déjà dit vous avez vous m'avez fait venir justement pour le mettre en place parce que vous dites que vous l'aviez dans le programme mais a priori vous saviez pas comment euh, comment le mettre en place et comment l'utiliser euh, la façon dont vous l'utilisez c'est une chose après les infos que vous faites passer à l'intérieur c'est là que ça pêche en fait parce que les quand vous faites passer des informations les projets souvent sont à 80% déjà établis Filip, ez ez zenion buruarekin? Bai, uh, ne ustez erritara galdez badira bi mementu. Lehenik proiektua pentsatzen delarik, ustean eh? ergana izan den bezala. Orduan hori kontseilu, hauzoko kontseiluetan eh, egitea, bai behar bada, baina uste dut badirean ere beste moduak, eh? galdezketa batzuk banatu eta. baina ere uste dut gero baden bigarren eh, mementu garrantzi bat, eh? Proiektua, muntatua delarik, proiektu horrek diru publiko hainitz galdatzen balin badu, uste dut, eh, baden hor beste tresna bat baliatu behar dena. Hori da, eh, referendum, eh, referendum deitzen den eh, galdezketa hori, hori tekstoek finkatzen dute, eta uste dut hori ez dugun baliatzen, eta proiektu handietan hori baliatzeko eh, ne ustez beharrezkoa da, eh, zenta. Hor da, egiazki, demokrazia aplikatzen. Hormeste, eh? e, diru publiko e, engaiatzen delaik proiektu batean, segur behar da egitarrak ados direla, eta ez balin badira ados, behar da, kuraila politikoa izan ere, proiekturi erretiratzen. Ados zira, referendumaren e, proposta bain horrekin? Alors, le référendum, euh, je ne sais pas. Vous savez, quand on est élu de façon démocratique, effectivement, à partir du moment où on a récupéré, on a la, plus de la majorité des, des administrés qui ont voté, des électeurs qui ont voté pour vous, c'est que plus de la majorité euh, vous fait confiance. Donc, vous, vous ne pouvez pas questionner euh, chaque fois. Euh, vous ne m'avez pas demandé de questionner pour euh, pour les logements sociaux. Vous ne m'avez pas demandé de questionner pour la maison de retraite. Là, il y a un, un, un, un sujet qui vous dérange et donc vous auriez voulu que j'interroge. Je voudrais simplement rajouter aussi qu'il y a quand même eu pour euh, ce pour le réaménagement du bourg un questionnaire auprès de 300 300 qui ont été appelés au téléphone justement pour savoir connaître leurs habitudes par rapport au, au centre bourg et connaître et apprendre et connaître leur leurs attentes donc je pense que le questionnaire auprès de des des a des, des administrés a été aussi une très bonne chose Est. Est Gauza guzietan, bat, eh, erabaki importanteetan. Hor badugu adibide bat, adibide bat da hori, eh, aipatzen dutena. Baina, eman dezagun, beste proiektu bat balitz. Eh? Bo, xarretxearen proiektua, aipatu da. Bo, uste dut, xarretxearen proiektua, nunbait adosmen bat bat zen. Hori, ginakien, janik gu ere politikoki kontseiluan, Franco ados ginen, Bon, guk lentasuna ez ginon horgerie maiten, eh? xargerie begira guk lentasuna maiten dugu uste dut xarrak etxian eh, atxikitzeko, horgeri da lentasuna maiten gure programean, baina berriz ere ez da ere ranber, eh, erabaki guzietan galdatzen dugula e bat egitea, hori ez da posible bizten da bainan proiektu handien zaz bai. Lazal urru niazuekin taldeak zer du? — Là, au niveau du référendum, euh, pourquoi pas sur des, des très grosses décisions. Mais après, l'expérience le, se montre un peu partout en France que pour faire déplacer les gens pour voter, c'est pas évident. Euh, donc pourquoi pas un référendum. Hein, mais je pense qu'un comité de quartier, si c'est bien utilisé, bien exploité, ça suffit largement. Voilà. Oui, je voulais dire que finalement, finalement monsieur Arremendi demande un référendum chaque fois que l'opposition n'est n'est pas d'accord parce qu'effectivement pour la maison de retraite, il n'a pas demandé de référendum parce qu'effectivement, il était d'accord et pour Camietta, il était d'accord aussi donc ils ont pas demandé de référendum. Donc il faut un référendum quand l'opposition n'est pas d'accord. Oui, oui. En, en même temps, l'opposition, ça représente aussi une partie de la population, donc c'est un peu normal que, évidemment, euh, comme vous avez dit, c'était un vote démocratique, donc je vais pas rappeler les pourcentages, mais bon, on n'était pas loin de la moitié-moitié, donc vous avez représenté la moitié de la population, nous, nous avons représenté l'autre moitié, donc euh, ils nous ont fait confiance, ils ont fait confiance à nos idées à notre projet, donc si nous, dans l'opposition, on a trouvé que c'était pas cohérent, et eh bien, euh, démocratiquement, il faut penser que la moitié de la population trouvait que c'était pas cohérent. Vous avez fait confiance Itz batez uh, zaila da bukatzen, Me, ikusten dut alere hor uh, uh, doko gaalanderea, pixka bat uh, puluren uh, iritzi moldean dela. Berak ere uh, lemisiko ez taibadan hori rangintuen, autatua balima naiz uh, hauteskunde batean, gero egan nahi du be baditutela podere guziak ez, ez da hori demokrazia, uste dut autatua balima gira ere, balima ditugu gero proiektu batzuk ere maiteko berdirela egitarra galdezkatu. Troia e <laughs> kama? Bukatzeko? Pour finir euh, Non, non, je crois, je crois ne crois pas que je puisse être... Euh, je crois pas que ma gouvernance, en tous les cas, euh, pendant six ans, euh, elle soit comparable à, à celle de, de monsieur Poulou, parce que, justement, j'ai été très à l'écoute des personnes, les conseils de quartier, la concertation, le, dé, le dialogue, la transparence. Je crois vraiment que j'ai été vraiment à l'écoute des personnes. Ebagaia ez aldatuko dugu Urruñan badelako besterik, ezta? Zuek ere pentsatuko duzue. e Etxebizitzaren gaia aipatuko dugu, e, udalaute eskundetan hainitza aipatzen da eta kasik herri guztietan, eh, Urruñak e, kamietako egitasmoa du esku artean eta dena den legeak dio e, eh hogeiak, etxe bezitzen 120ak babes ofizialekoa izan behar duela, 10 inguru. Sabiltzat eh urruinan. Filiper e, zer egin edo nola egin urruñako gazteria eta funtzean, herritarrak herrian gera daitezen bizitzen, abertzalek ze proposamendu zue arlo hortan? Orduan, gure proposamenak eh xinpliki, guk egiten dugu, bon, eraikitzea untza da baina eraiki aintzin, uste dut behar direla, hor direnak janeko untza baliatu, eh? Eraikitzen bali badugu dugu, ergan nahi du luga jaten dugula. zen nahi dugu ondoko kochtetan gure egiaren zat. nahi bali badugu dugu bat nun dena eraikuntzez betea daen, hori ez da gure proiektua. Guk nahi dugu bat nun ere lujak atxikitzen diren, laborantxaren eta e, natural lujak ere atxikiak diardin. Ogan zer egin, uste dut, lehentasuna, eta guk horiri, emanen jogu lentasuna hautatuak uh, bali magira, ergan baita egiten, egina denekin janeko, Uh, ikusi zer egiten alden. Badira, hainbat eta hainbat leku utxa. Horiek beh dira ikusi zertako diren utxak, eien jabeekin sahtuz kontaktuan eta jabe hori eri informazio guziak ekartzea leku horiek behitz eh? balia dadin. Eh? Eta badira hainbat eta hainbat laguntza eh? Or, eh, eh, ekartzen aldirenak. Horri beh dugu, horri lehentasuna eman. Eta gero Erainkuntzak berbalin badira egin, orduan ere, uste dut, eta hor, uste dut ez giren e, batere e, filosofia beran, e, doko garen eta puluren jokamoldea e, orain arte zer izan da, eraikuntzak egiteko, da promotore pribatuen eskuetan ustea, eraikuntza horiek. Uztian kamieta ipatu dugu. Auzapezak pezak errandu kamietarekin Buka, bu, eh? ados ginela, bai, ados ginen, baina ez antzi begere zegan dugun, lehenik kamieta guk nahi ginoen errikotxeak, eh? kudea dadin proiektori eta ez promotore pribatu baten eh, eskuetan ustea. Jono zuen eh, taldeak badu proposamenik gaztei eh, aukera bat eskaintzeko beren herrian gelditu daitezen bizitzen. Be, ekute, uh, sururri on, on, fin, tulo mundo zaren bien kont konan un gros problem de logement, donc komo dit mon koleg Filip uh, Armendi uh, efektivement, ilfo d'abord konzokup de, de logement qui son pa habite me, en memetan, ilfo mm. usi préserver aussi tout cet aspect enfin euh, cette physionomie de village que enfin qu'on a qu'on a sur Urigne, il faut aussi réserver des terrains pour les agriculteurs, mais il faut aussi et surtout loger les gens du Urigne. Donc euh, le rôle du maire va être de justement de, de travailler pour pouvoir avoir quelque chose de serein dans, dans, dans avec toutes ces directives. Euh, — Je pense que pour en revenir au projet de Camietta, euh, effectivement, c'est parti dans, du, dans euh, avec un promoteur privé. Mais, euh, mais enfin, juste pour petite information aussi, parce qu'il faut quand même être assez cohérent, euh, ça se fait sous forme d'appel d'offres. Euh, autant que je m'en souvienne, euh, au cours de l'appel d'offres, il y a un promoteur public qui a présenté une offre. Euh, L'offre était vraiment pas aguichante euh, on va dire pour une ne serait-ce euh, que, que en termes de, de de comment vous dire ça en termes de, de bâtisse quoi ça n'avait rien de basque que n'avait fait enfin, un projet qui n'était pas pas très cohérent à la limite euh, euh, à se demander s'il voulez vraiment le réaliser donc euh, Termine, bon euh, par... pardon terminé Donc euh, partir sur euh, exclusivement sur du euh, sur des promoteurs publics. Bon écoutez, ça se fait sous forme d'appel d'offres, je pense que c'est quelque chose qui est assez cohérent, euh, il faut faire attention à ça tout simplement. Ordide mm -hmm. euh, la coral et bieke ere aipatu dute etxe hutsak urruñan et urruñarrek euh, errian gelditu nahi dute. Baduzue aterabiderik hutsik diren etxeantzat zergakigo, adibidez. Oui, oui. Les, les, les logements vacants, il y a sûrement quelque chose. là la, la, la, la comité d'agglomération est en train de faire... Euh Euh, l'inventaire de, de ces logements vacants mais il n'y en a pas tant tant que ça euh, sur euh, sur la commune euh, je voudrais revenir donc euh, et d'abord sur euh, effectivement sur euh, les terrains agricoles et les terrains terrains naturels euh, il faut savoir donc euh, que vous l'avez dit au, au début de, de l'émission heureux il représente plus de 5000 hectares euh, détendus il faut savoir que 86 pour 4% euh, restent en, en agricole et en naturel donc seuls 16% de la surface est utilisée donc il nous reste quand même euh, de, de, de la marge pour les générations futures pour revenir sur Camietta euh, c'est vrai que c'était un appel d'offres comme vient de me le dire monsieur Lassalle euh, il y avait effectivement euh, des opérateurs euh, privés et des opérateurs euh, des bailleurs sociaux et à l'unanimité, je voudrais le redire à l'unanimité euh, que ça soit euh, les socialistes ou les abertsalés et donc avec nous la majorité à l'unanimité il a été choisi le promoteur Euh, privé qui s'est engagé à notre demande à faire 50 de logements sociaux, 30 de locatifs sociaux et 20 d'accession à la propriété. Et moi ce que ce que je veux faire, c'est aider les les ureniards à acheter leur euh, à acheter et à s'installer chez eux euh, s'ils peuvent sur le terrain de famille, mais s'ils peuvent pas au moins acheter un logement euh, dans le sur la sur la commune. Philippe oui. Armandy Promotore privatu hori hautatua izan da bai, egia erran denen, denen artean, baina berriz ere dut, guretzat lehen tasuna etzen hori. Promotore publiko bat, bazen parte hartu du, bainan. Hoitara ziberda, etzela agunt publikoa ere, bazuela ere bere, bere onduan, zozitate privatu bat, eh? zenta, etzela agunt pribatua. Eta hor ikusi dugu bere presioetan, etzela maluruski, hainbat uh, baldintza honetan, bereziki urgunaren zat eta urgunaren erosle poderearari begira hortako hautatu izan da hori. Baina berrit ere nahibarima dugu helburua eta lentasuna eman ña geI e, etxe bizitza bat ekartzeko uste dut begirtze ere prezio mailetan e, soluzio hoena dela kolektibitate publikoak nahigeita erriak, e, kudea desan e, eraikuntzak proiektua Zenta, Pribatuen eskuetan uzten barima da, Bai, gauza bakarra galdatzen aldela, da oinbeste e, egoitza sozial egitea, baina horrikin ez dugu, ez dugu, arazoa kompontzen. Nahinuke irakurri hemen, laster, laster, nahi baren labur, bauzue. Laburre. Eh? Labur, biziki laburre. Eh? Labur. Hor erri elkargoan egina izan den euh, ikerketa bat, jakin jakin berda erri elkargoan, hor eh, programma bat boskatu izan zela 2000 abeatzean eta programa horren euh, bidairdian egindugula bilana bat. Serre reiten du bilana honek. Hor franxexez eranen dut, franxexez fran idatzi baita. Zenta, uste dut, konklusio euh, hori, bisiki argia den. Un nombre de logements construit chakanez très supérieur aux objectifs, mais qui ne permet pas d'atteindre la part souhaitée de résidence principale une production qui alerte sur la capacité du territoire a garantir une offre satisfaisante pour le maintien de la population résidente et sur l'évolution de l'équilibre territorial. Horaz erden, Societate Privatu Batzuen, eskuetan bada eraikuntza proiektuak. Madame de Kojal, erantzun eta galderababadut, bigarren etxe bizitza eta etxe utzentza zerga berezibat zartzen aldezira edo ez? Alors pour les ils existent déjà euh, ils existent déjà puisque euh, quand vous payez votre taxe d'habitation si vous êtes en résidence principale vous avez un dégrèvement de 15% que vous n'avez pas si vous êtes en résidence secondaire donc les résidences secondaires payent gens euh, plus cher que, que les résidences principales je, je suis aussi euh, je pense aussi que les résidences secondaires apportent beaucoup euh, dans le tourisme et dans l'économie locale donc je ne pense pas qu'il faille non plus faire euh, partir tous les euh, tous les toutes les résidences secondaires même si les logements vacants effectivement s'ils sont réhabilités et qu'ils peuvent profiter aux ururinrds euh, c'est très bien je voudrais donc Je quand même un chiffre parce qu'on parle des, des jeunes urugniards. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 650. 650 demandes euh, de, de logements sociaux à Urugne. Mais sur 650 demandes, seuls 150 viennent de jeunes urugniards. Donc, en fait, il y a 500 personnes qui veulent venir de l'extérieur. Donc, moi, effectivement, et je, et je crois que Philippe Aramendi et Renaud Lassalle sont un peu comme moi aussi, je, je crois qu'on a envie, et c'est peut-être un peu égoïste, mais de commencer à aider euh, les, les jeunes urignards à, à s'implanter et à rester, à rester euh, dans leur dans leur village. Euh, donc, euh, la réponse que nous donnons, nous, aujourd'hui, c'est Camietta. Pourquoi Camietta Déjà, c'est 102 logements de logements en locatif social c'est 70 logements en accession sociale à la propriété et, et ceux sont très vite partis parce que les jeunes du rungne veulent s'installer dans leur village et nous avons un autre projet bon qui a été attaqué par deux riverains mais je pense que ça va vite euh, être levé euh, de 30 euh, 39 logements en accession sociale à la propriété qui sera réservé en exclusivité aux urgnards monsieur Lassalle, salle so je Ou Ruñarrey, lentra Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il faut commencer par loger les habitants du Rugne, mais en même temps, je pense pas qu'il faille fermer non plus entièrement la, le, le logement aux, aux, aux personnes peut-être qui sont partie du Rugne et qui veulent y revenir. Voilà. ainsi qu'aux résidents secondaires je pense qu'il faut faire attention à, à ce que le, le nombre de résidents secondaires n'explose pas ça c'est très important mais il faut quand même aussi et je pense que tout le monde est réaliste de ce côté là euh, ça amène euh, euh, une part quand même financière et, et économique euh, le tourisme au sein au sein de notre bourg euh, qu'il faut pas renier Bueno. Mm -hmm. ba, etxeak eh, aipaturik lana, eh, aipatuko dugu, eh, urruinak eta urruñarrek eh jakinda hemen inguru amaitzat izaera berezi bat baduzuelan, nortasun handiko herri bat baita eta normalki urruñarrek eh, han bertan gelditu nahi dute, ez bakarrik bizitzen baita lan egiten ere, badira E, saiakera batzuk, pertsona batzuk haien kasa instalatu direnak e, urruan bertan ateli ezberdinetan e, lanean eta lan aipaturik enpresa handi bat sinatu enpresa zer esana ematen ari da. Azken e, aste hauetan 40 langile kaleratzekotan dago zuzendaritza eta bere garaian herrikoetxeak e, e, enpresa herrian instalatzeko laguntza bat e, eskaini zuen. Bai, hori lekoran e, krisi honek zer eragin izan dezake herrian signature en creuxieck. Euh, oui, alors euh, le cas signature est, est à prendre euh, en compte et nous l'avons pris en compte, nous avons euh, reçu d'abord le, le directeur pour qu'il nous explique euh, son point de vue et après nous avons re, re, reçu des euh, des syndicalistes donc de la CFDT, nous avons écrit au, au sous-préfet donc nous nous sommes euh, nous sommes sur le sur le dossier nous, nous le suivons de, de très près euh, sur les 40 sur les 40 euh, licenciements dont vous parlez il y a déjà 15 personnes qui sont recasées dans la même structure ce qui fait j'allais dire que 25 c'est encore c'est encore beaucoup trop euh, moi ce que je voudrais dire c'est qu'en termes d'emploi euh, la mairie du rue donc, grâce à cette maison de retraite qui va permettre à 70 personnes âgées euh, de venir euh, donc vieillir dans de, de bonnes conditions nous allons créer quand même 60 emplois Euh, c'est pas rien, c'est une c'est une belle entreprise aussi. Euh, pour le commerce, le commerce que nous essayons aussi, dont le revitalisons aussi bien euh, en centre-bourg, mais un petit peu partout ailleurs. Nous allons donc au centre-bourg 400 m² de, de commerce supplémentaire, ça va créer des emplois. à B.O.B., nous avons racheté la, la banque Inchospé, 400 m² de commerce supplémentaire, ça va créer des emplois. Nous en avons créé euh, au douane d'Herbourg avec euh, une nouvelle boulangerie, donc Euh, pareil euh, la saka nous avons aidé la saka l'ancienne peugeot à, à déménager nous avons maintenu 35 emplois alors qu'ils allaient partir euh, voilà je, je crois que nous mérit à notre échelle même si c'est aussi du privé euh, nous nous essayons d'intervenir pour aider euh, au maintien de l'emploi aux réunis de filiparamendi hodil doko galekain bat adibide emanditu iduri duena, eh, emplegoa sortuko duena herrian, badu urruinak zuru ustez eta zuen ustez aski azpi, azpiegitura jendeak bertan lan egiteko? Herriak baditu eskumen batzuk, baina jamberda lera maluruski eduruski ez dakit, eh? gauk ekonomiaren garapena, egielkar goren kompetentzia bat dagola, bo. E, guk zer erraiten dugu, Enplege, enpleguak sortzeko, uste dut, ekonomia, pixka bat, behar dela beste modu batean ere ikusi. Gaurko ekonomia, maluruski hemen, errian eta kostalde honetan, e, pixka bat arglo batean da bakarrik finkatzen eta hori da turismoa. Orduan, kasu, guk ez dugu erraiten turismoaren kontra girela. Baina turismoaren onduan berdirela beste arlo batzuk euh, garatu eta bereziki aktivbitate produktibo batzuk berdirela garatu. Nainuzke horre irakurri bi .000 egiten zen uh, bilana hori hergi elkargoan, zenta uste dut horrek uh, hainitz egiten duela eta maluruuzki gaur bi an malauan pixka egoera berdinan direla. Orduan egiten zen lakote bazke persu komen ezpaz afirman zaokazion turisttik etrepe, comme un territoire de dynamisme économique. Les limites au développement économique sont essentiellement liées à l'absence d'une vision politique stratégique et prospective en matière d'économie. oui je pense je, je reviens je à peu près d'accord avec mon collègue Philippe Aramendi. Euh, effectivement je pense qu'il faut essayer de développer d'autres emplois autres que le tourisme euh, nous nous proposons alors une, une deuxième chose effectivement ça dépend aussi et ça fait partie de la compétence de la communauté agglomération donc ce qui est aussi une bonne chose hein, ça va permettre de mutualiser beaucoup de moyens mais je pense qu'il faut, euh, faut réussir à développer et à faire venir des entreprises alors Des grosses entreprises, ça je suis pas pour, mais par contre euh, avec des systèmes d'aide comme ça a déjà été mis dans la communauté d'agglomération en place du côté d'Ascan, pourquoi pas le faire sur Urugne sous forme de pépinière d'entreprise, des aides en fait aux entreprises qui pourraient venir s'implanter, euh, des entreprises qui seraient, qui seraient regroupées sur les mêmes euh, les mêmes à, ou à peu près les mêmes activités et je pense qu'il se fait juste d'une impulsion pour que ça fasse boule de neige et ça va créer des entreprises, des emplois et tout ça aussi en développant aussi tout ce qui est circuit court je adaisille socialiste que institution gusty tambouru s'arrête et contre l'eurocord esqual de conche l'ouane francie co gouverneur n'est à dossier à gouverneur car c'est une alors écoutez euh, vous faites bien de poser la question je me demandais quand c'est qu'elle allait arriver d'ailleurs cette question or pour Je vais je vais vous faire ça dans l'ordre. Alors oui, je suis socialiste. Oui, j'ai soutenu un candidat et euh je déserte pas le navire, je continue à soutenir le candidat. Après est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe au sein du gouvernement ou des différentes institutions Et eh ben non, voilà. Mais en même temps, euh, j'assume le fait d'être socialiste et je pense que c'est pas une tare, bien au contraire. Uste dut, enpresak laguntzeko, ustean, Honola Zala gaipatzen zituen laguntzak, baina badela lehen laguntza bat ekartzen aldela. Janik uste dut, luj publikoak direlarik, eh, e, kolektibitateak behar duela lujoren jabetasuna atxiki eta lujori alokatu, badira sistema bat, berezi batzuk eta bereziki, Franchese ganen dutitza lebo-anfiteotik. Eta hori biziki inderesgahiak dira. Eta horiek lan, la, lantegientzat biziki inderesgahiak zergaitik gaitik. Zenta lantegiak ez du luga erosteko diru hori e, mobilizatu beh. Eta diru hori baliatzen aldu bere aktivitatea hedatzeko eta garatzeko. eta uste dut lehen lehen laguntza hori izango iz, berharkolitakela eta guk gure programean bederen e, lur publiko batzuk balima ditugu eta ekonomiari begira beharbalima dira l horiek baliatu sistema hori baliatuko dugula. zenta hori da neu usstez lehen lehen laguntza zenta, E, instalatzen delarik lantegi bat bere lehen gastu handia maluruski hori zaiten da luja berduela erusi Ni sortu da egia ere herritar batzuk lurra dituzten herritar batzuk ere espekulatzen dutela jakiten dutena industriarentzako izaten dela lur Bai maluruski bai baluruski bai gaur spekulazio Uh, nola ran, espe espe espekulazio hori maluruski sartua da denetan bai erritarren espirituetan bai uh, sozietate pribatuetan, eta horren kontra behar dugu, dugu absolutukit jokatu eta horren kontra jokatzeko ere uste dut uh, filosofio horokok bat da eh, bai etxe bizitzan, bai ere uh, ekonomia uh, edatzeko uste dut uh, lurrak, eh, kolektibitate publikoak behar dituela Janeko jabeden lujak atxiki eta ez direnak e, salgai direlarik ere kolektibitate publikoak legeak eskaintzen diozkan moduak baliatu lujoriek beheskuratzeko. Eta behitzere uste dut, enpleguak sortzeko, etxe bizitzan e, behar diren soluzioak ekartzeko, kolektibitate publikoak tresna horiek baliatuz dela e, soluzio oberena. Eta lurrak saltzea beti espekulazioa da, modildoko jala? Euh, oui c'en est mais je crois pas que il faille euh, trop le faire je, je suis bien d'accord avec monsieur ahmedidi euh, je reprends encore toujours l'exemple de la maison de retraite euh, plus d'un hectare qui a été mis à disposition sous bail euh, amphythéotique euh, à l'office 64 s'il avait dû l'acheter il n'aurait jamais pu euh, construire on n'aurait pas pu garder les, les coûts euh, qui étaient nécessaires pour pour euh, une maison de retraite alors euh, je voudrais dire aussi dans le terme en termes de développement économique euh, Euh, on parle de nouvelles zones d'activité, euh, en attendant je peux vous dire qu'il y a deux zones d'activité qui ne sont qui, qui, qui sont pas pleines euh, c'est Martine Saregna, il y a encore des locaux à louer ou à vendre et aussi à Berweta, il y a encore beaucoup de, de locaux à louer ou à vendre donc euh, il faut attirer les entreprises, oui euh, mais on n'est pas obligé tout de suite de de développer de nouvelles, de, de, de nouvelles zone puisque nous en avons qui existent et qui ne sont pas pleines. Maintenant, faire revenir les, les entreprises, euh, je, je ne sais pas effectivement euh, quelles quelles sont les aides. Je pense que l'État doit pouvoir faire des aides puisque c'est entre privés. après l'agglomération est là aussi pour soutenir toutes les entreprises qui veulent s'installer euh, sur notre territoire. Oui. Balia, janeko hor uh, diren uh, artesaro uh, zonauek, balia osoki. Eh, zenta, badira hori no lekuak uh, berste batzuk edatu, edatu gabe. Hor izan zen ez daibadabat, eta hori no hor dugu eh, pilpilean, eh, behuetako, behuetako lujeremu hori, haunditzea. Ba, guk ezeran dugu, haunditu, ez ez, baliatu janeko hor urtsak diren lekuak, eta gero ikusiko dugu haunditzia, zen ta haunditze hori ere egi, egiten zen piskabat luk laborantzaaren e, luk batzuk hartuz, eta guk horren kontra argi eta garbi agertu ginen, baina ikusten dut behitz ere posten naiz, hauza gure piskat, gure politika ere bere gain hartzen dula orain. Bagai ez aldatuko dugu eta maien inguruko galderarik laburrena ginen dizuegu, bai ala ez erantzutekoa eta gero beste galderaratekin ere argumentatu daitekena. Hizkuntza politika aipatuko dugu, Euskararen ofizialtasunaren alde zaudete, bai ala ez edo piti luzatu, baina ez da ere sobera. Lazal? J'étais sûr que vous alliez me poser la question a moi en premier. Ah bon, ez dute, j'ai pas d'expris. Euh, alors, est-ce que je suis pour alors C'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, effectivement, je suis pour le fait de développer euh, tout ce qui est langue basque. Ça, il y' a aucun souci. Ça fait partie de la culture, ça fait partie du patrimoine. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas perdre et qu'il faut même développer. Ça, c'est certain. Euh, je mettrai sur la, la co-officialisation, puisque c'est de ça que vous, vous me parlez, je mettrai juste un petit bémol là-dessus, là sur ce qui se passe en ce moment. Euh, quelque chose qui me fait un peu peur. Je voudrais pas que ça soit... Euh, que le, le fait de parler basque ou non soit restrictif après pour pour des demandes de d'emploi ou, ou pour d'autres choses comme ça euh, c'est ça me fait un peu peur moi très honnêtement alors la défendre et, et la, la promulguer au maximum oui, mettre tout en oeuvre pour que les gens qui veulent l'apprendre euh, puissent l'apprendre, il n'y a aucun souci bien au contraire euh, euh, mais à partir de ça la, la co-officialiser avec le français je suis moi Renaud Lassalle je dis bien moi Renaud Lassalle Un petit peu réticents. Euh, en même temps, je vais rajouter, au sein de ma liste, les avis sont partagés, c'est ce qui fait la richesse de ma liste aussi, donc c'est encore des sujets qui sont soumis à discussion. Bihitsez Bai, Kofisial Tashuna, ez daizitzekorik, izan meach, eh? Kofisial Tashuna, euh, uste dut, euh, ego aldean hori aplikatzen da, eta horrega estu batere ondorio txarik, euh, emplegoak berdire laik bete, uste dut, aberastasun bat dago la eta uste dut ere euskarak merezi duela beste hizkuntza baten e, estatuto berdina, e, euskara ez da e, azpi hizkuntza bat, egiazko hizkuntza bat da, kultura baino gehiago dena eta horrek ustedit dut merezi duen ofizialtasun oso bat. Ordan, eta horren alde gu da betitik bogokatzen gira bertsalek, to segituko dugu eta pasatzen balimagira ondoko aste horietan gure gure lehen erabakia izango da erriko etxe mailan ere, Janeko, olako eh, erabake bat hartziak, ofizialtasun horri begira. Zenta uste dut, mementuan, eh, baina hori auza pesak, segun bat erpiskabat, ez da adosi zanen erekin, baina orain arte ez da egiazko izkuntza politika bat ere izan erikoitxean. Hala ere, bien artean, badu zuert, dezagoztazumat, izkuntzan ofizialtasunen artean. Eizaten alda hori, oztopo bat bigarren guitzuliaren karira. Fet dirko n'eo pa d'akor, zekarron grau moz. Uh fais enfin, moi je pense que je me suis bien exprimé. je veux dire tout mettre en œuvre pour pour développer la langue basque et la maintenir je suis entièrement d'accord moi le premier je parle pas basque je voudrais pas me retrouver bloqué sur sur de différentes situations à cause de ça voilà vous seriez prêt à l'apprendre suis se... bien sûr je serai prêt à l'apprendre ça ça pose aucun problème mais il faudrait pas que je sois obligé de l'apprendre c'est mmh. ça qui me fait peur quand on travaille avec des personnes sensées et intelligentes ça ne pose aucun problème à partir du moment où on sait jamais ce qui peut arriver euh, il suffit... enfin, on peut on peut tomber sur des extrêmes et à ce moment là ça faire enfin, moi ça me gênerait voilà mmh. très honnête oui Moi, je, je crois que la langue basque fait partie effectivement de, du peuple basque de son identité Et, oui ou non il, il faut là il faut là il faut la protéger il faut la promouvoir après je, vous savez que c'est pas nous qu'elles ont décidé la charte européenne des, des langues régionales elle doit, elle doit être ratifiée par la france oui ou comment officialisation oui ou non qu'elle qu soit ratifiée, qu'elle soit officialisée, euh, je vous dis pour le, pour le moment, elle est, les les l'assemblée C'est pas la charte, c'est coofficialisation de la l'Angmask pour ou contre. Ben elle elle les elle les prati enfin, si le, la coofficialisation ce serait fait par le gouvernement français pour le moment. c'est ça que vous demandez vous demandez la ratification oui. parce que pour le moment, elle a été signée cette charte mais et elle, elle n'a pas été ratifiée. La charte et la coofficialisation c'est pas la même chose. Oui. Oui, mais de toute façon, elle est elle est pratique. Enfin, qu'elle soit co-officialisée, je, je veux dire, moi ce qu'il faut c'est qu'on continue à la parler euh, nous à Rune. Moi, je vous parle de du Rune, il a de ce qu'on peut faire à Rune. C'est-à-dire que nous depuis qu'on est arrivés, euh, on a une école une seule école était bilingue, l'école du Bourg. Depuis qu'on est arrivés, euh, c'est l'école de Lette aussi qui est euh, qui est devenue bilingue, c'est l'école de Sokoa qui est devenue bilingue sur 700 enfants. Euh, nous avons en primaire, nous en avons 500 qui apprennent le basque dont les cachela nous aidons les cachela du runne nous aidons celles du denndail aussi puisque c'est nous qui l'hébergeons euh, à bébi euh, je crois que la mairie du runne euh, donne aussi des subventions à tous à toutes les associations euh, culturelles euh, qui la demande en basque donc bien sûr qu'il faut aider euh, qu'il faut aider la langue basque parce qu'elle fait partie de l'identité euh, du, du, du pays basque à, au même niveau aussi et ça je trouve trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de l'architecture basque et moi je suis là aussi pour défendre l'architecture basque l'architectura bisikipulita baïna n'osteudout euh, iskuntza iskuntza den lena erribaten eh? euh, nolairean gor ez euh, gorputza bihotza erribaten eh? eta populu baten bihotza iskuntza da orduan iskuntza hori berdogo babestu eta salbatu, eh? senta orain arte biztanda, da e, dilu laguntza tipi batzuk eman ez, ezkitu horrek, ezt u horrek iskuntsa bat salbatzen eta frogak hortira, eh, berritzere eh, hainbatik kerketak eginak izan dira eta ikusten dugu maluruzki oino, gure euskara, eh, hilt zorian dago la, eh? Behaz, ortaik ateratzeko egiazko horriak eta egiazko politika bat machtzen eman behar da. Guk beti galdatzen dugu ere izkuntza eta kultura mailan ere egiazko uh, diroko puru bat uh, finkatzia eh, galdatu dugu. Uh, erriko budxetaren eh, eunendako bat behar eta hoste dut zazpi uh, uh, milioi euroko funkzionamendu mailan, zazpi eh, milioi euroko budxeta batean eh, eunendako batek kulturaren eh, e, garatzeko ez hainbeste. Gaurko gure erriko Uh, elkarteak, kultura entxeiatzen direnak salbatzen, malo beti oztopoak dituzte, diru eskasak, adibide bat hartzen dut, azia elkarteak eh? el uh, mutxikoak egiten dit, dituenak, antolatzen dituenak, hemen digo iti behaktua da, uh, gelditzea, ez baito gehiago diru laguntzarik, ara, behaz uh, uh, gauza horiek behag dira uste dut serioski hartu, eta berriz ere egiazko politika bat martxan ez zahimailohtan. Barkatuko dugu zuzu, baina denbora aurrea da irratian eta denbora bukatzen ari zaigu. E, justu bakarrik datu bat, kontxeioak Euskararen e, normalkuntza prozesurako gizarte erakundeak e, jakinara ziduenaren arabera, urruinako errikotxea e, Filiparamendika aipatzen duen euneko bat hortatik e, aski hurbil dabil, endaia eta beste batzuekin batera, baina askiote horrekin orrek, e, bakarrik ere. Galdera zintzilek utziko dugu eta bakoitzari azken aldiz hitza, e urrunarrek zergaitik bozkatu bartsaituzte eh segundu gutxi écoutez, eh écoutez les gens euh, a priori ils sont pas contents du, du, du excusez-moi madame le madame le maire mais euh, ils ont ils veulent changer donc euh, allez-y eh, moi je suis euh, Euh, je suis là pour, pour renforcer le service public je suis là pour être à, à leur écoute je suis là pour travailler avec eux comme j'ai pu le dire euh, j'ai des convictions que tout le monde connaît euh, je répète encore je suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe au sein du gouvernement donc euh, mais ça n'empêche que j'ai quand même le cœur à gauche euh, je suis pour le partage et je suis pour euh, eh ben pour redistribuer honnêtement euh, tout ce qui est argent public go de boss catto Beste egi, politika egiteko manera bat proposatzen baitugu. Azkeneko oitamah urte hauetan, e, eramana izan den politikarekin, austura bat egiteko. Nik erraiten dut beti, azkeneko oitamah urte hauetan, eta bere zikile misikoitabost urteetan, e, pulu jaunarekin, izan da, kliantelesimoaren politika hutsa. E, ondoko sei urteetan, hasi da mainan maluruuzki pundunagusietan gusietan ber filosofia eh, segitua izan da. Guk beste manera bat proposatzen dugu ostian aipatzen ginuen eh, demokrazia parte hartzailea, Baina ere uste dute dut eh, ingurumen, ingurumenari dagokion hainbat proposamen ere bat ditugula, ingurumena ez dugu maluruskia ipatu eta hori ere ahlo biziki garrantzi bat uste dut, gaukko egoeran, ikusiz uh, gure planeta hori ere lanjeran dagola eta hori begira ere behar ditugu, behar direne horiak hartu eta hori errikoetxe baten eskumenetan dago ere. Odildoko bukatzeko? Oui, merci. Euh, moi je moi, si les gens doivent voter pour nous, c'est parce que je pense qu'ils ont été au contraire contents des des six ans des six ans passés. Euh, nous avons lancé beaucoup de projets, il faut les il faut les terminer, euh, la maison de retraite, je le rappelle, Camietta Euh, le centrebourg euh, beaucoup de beaucoup de sujets aussi sur euh, tout ce qui est tout ce qui est voirie tout ce qui est jeunesse nous avons commencé à travailler sur euh, les rythmes scolaires que nous devons euh, mettre en place à partir euh, du mois de septembre euh, nous travaillons aussi bien donc pour les jeunes que pour les personnes âgées nous faisons beaucoup dans le social nous avons monté une, une épicerie sociale donc je pense que tout ça il faut qu'on le on le termine euh, être à l'écoute, nous l'avons été pendant pendant six ans euh, nous allons continuer par le par le biais de ces de ces conseils de quartier euh, moi j'ai été euh, à l'écoute et j'ai été proche des des Uruniards pendant six ans Euh, quel que soit le parti les partis politiques je veux dire que j'ai été dans toutes les manifestations euh, pour défendre euh, les agriculteurs, les urunnrds et même tout le territoire euh, pour, euh, pour tout ce qui concerne la, la LGV. Euh, j'ai été auprès des, auprès des Urnrds et je veux continuer à être euh, à, leur, euh, à leur écoute. Ba, gara, maierara, zuek aipatu bezala ezin izan duditu ditugu gai guztiak eh, landu du, hor inguru giroa ingurugiroa eskola reforma, baina, bueno, barbada ukanen dugu parada berriz elkarrekin eh, egoteko eta mintzatzeko. Gugorara, eh, ziko diegu urruñarrei eh, laugarren batea aurkezten dela, pulu, eta ez dela hemen izan, nahi izan ez eh, duelako, ba, besterik ez, milesker eh, guztiei, etorri izanagatik, komita onartzeratik eta badak izue hauteskundetatik kanpo ere, ba, hemen gaudela euskal erratiak. Bire zuri. Bire esker. esker hauteskunde ez dabaidak euskal irratietan. Aztelen eta astezkenez gaueko zazpietan. Errepika biara munean atxaldeko lauretan. Martxoaren amarrean astelenarekin urruñan, izanen gara. Lau hautagaiak gurekin izanen dira. Filip Aramendi, Rono Lazal eta Odildoko Gal. Herriko bozen hautagaiak euskal irratietan.